Change la source? Oui. Okay. Bon. Merci. Alors, comme l'a dit Philippe, on est dans l'évangile de Marc. J'espère que vous ne l'aviez pas oublié parce qu'on est on va y être encore pour un bout de temps. On est toujours dans le chapitre 11, sauf qu'on avance dans les versets. On est dans 11, versets 23, 27 à 33. Et ce matin, on va parler d'autorité. L'autorité de Jésus. Le passage qu'on va lire ce matin, ça se situe dans un contexte de tension qui est grandissante entre les pharisiens, entre les autorités religieuses et Jésus. Les autorités religieuses de Jérusalem en particulier, qui ont de plus en plus maille à partir avec Jésus. On se souvient, Jésus est entré de façon triomphale à Jérusalem. Ensuite, il y a eu les épisodes des vendeurs chassés du temple, ainsi que du figuier stérile. Et ensuite, Jésus va revenir au temple, dans le sanctuaire, pour y enseigner. C'est là où on se situe aujourd'hui. Et troublés par l'autorité manifeste de Jésus, bien, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, vont survenir. et vont interpeller Jésus en, avec une question qu'on pourrait qualifier d'insidieuse. « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? » Donc le passage d'aujourd'hui commence avec une question, et il va être basé sur cette question-là. Parce que derrière cette interrogation, il ne s'agit pas d'une recherche sincère de la vérité de la part des autorités religieuses. Il s'agit d'une tentative de piéger Jésus afin de remettre en cause son ministère. Mais au lieu de leur répondre directement, Jésus va leur poser une question à son tour sur le baptême de Jean. Est-ce qu'il venait de Dieu ou des hommes, ce baptême? Et l'incapacité des chefs religieux à répondre à cette question-là va révéler leur hypocrisie et surtout va révéler leur refus de connaître la vérité. Et ce passage-là qu'on va lire aujourd'hui va, va mettre en lumière un enjeu fondamental. La reconnaissance de l'autorité de Jésus, de Christ, c'est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Le passage souligne aussi que ceux qui rejettent cette autorité ne le font pas par manque d'évidence, mais par dureté de cœur. Ce sont des cœurs endurcis qui rejettent Jésus. Et c'est le message essentiel qu'on va voir aujourd'hui dans Marc 11, 27 à 33. Afin de devenir enfant de Dieu et de pouvoir entrer dans son royaume, il faut d'abord reconnaître l'origine divine. Et je souligne le mot « divine » de son autorité. Cette autorité divine-là qui fait de Jésus le Seigneur, le Seigneur de nos vies et le Sauveur du monde. Pour nous qui lisons ce texte-là aujourd'hui, cette question demeure. Est-ce qu'on reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ou bien est-ce qu'on résiste à son autorité? par orgueil ou incrédulité. Parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup questionnent l'autorité de Jésus. Pourtant, pourtant c'est en se soumettant à son autorité que l'homme trouve le salut. Et c'est la seule façon de trouver le salut. C'est de passer tout d'abord sous l'autorité de Christ. On va lire le passage. Il est très court, contrairement à ce qu'on voit d'habitude. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, vinrent à lui, et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire? » Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel, <coughs> ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils résonnèrent ainsi entre eux, « Si nous répondons, du ciel, il dira, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? <coughs> » Et si nous répondons, « Des hommes? » Ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors, ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Fin de la discussion. Je vous ai dit tout à l'heure, ce passage-là commence par une question parce que l'autorité de Jésus est contestée tout d'abord. Mais faisons un peu de contexte. Jésus se trouvait à nouveau à Jérusalem. Il marchait dans le temple, comme l'avant-veille, où il avait promené ses regards sur tout. On se souvient, le bâtiment principal du temple il est entouré d'une grande courbe, entourée elle-même de portiques. Et le bâtiment du temple se divise lui-même en plusieurs cours. Il y a la cour des femmes, la cour des hommes israélites, il y a la cour des gentils. On ne sait pas exactement où se trouve Jésus ici, mais c'est probablement dans une de ces cours-là que Jésus se trouve lorsque survinrent les chefs religieux. Et dans les jours qui précèdent ce dialogue-là avec les chefs religieux, Jésus avait réalisé des actions marquantes qui avaient attiré l'attention de ces mêmes autorités religieuses. Il avait chassé, il a chassé les démons, les, euh, pas les démons, mais les marchands du temple. En les chassant, il a dénoncé leur transformation du lieu sacré en caverne de voleurs. Et cet acte de purification-là que Jésus a accompli, il a certainement stupéfié les principaux des Juifs, mais il ne les a pas convaincus. En plus, en dénonçant leurs pratiques, Jésus était certainement venu perturber leur contrôle sur les activités du Temple. Suffisamment pour qu'ils envisagent sérieusement de le faire périr. Ça, c'était déjà en cours, cette méditation-là de faire périr Jésus. Parce que ces autorités religieuses à la tête du Temple, bien, bien sûr, sont à la tête de la vie religieuse de toute la nation d'Israël, mais sont également en responsabilité du Temple et surtout de son trésor. C'est donc dans ce contexte-là que les chefs religieux viennent voir Jésus pour lui demander par quelle autorité il agit. En d'autres termes, je pourrais le retourner ainsi, ils veulent savoir au nom de qui Jésus agit-il. Parce que l'autorité, l'identité de Jésus fait débat comme le bien fondé de son action. En fait, la question que les autorités religieuses posent à Jésus n'est pas fondée n'est pas motivé par un repentir qui est sincère, qui permettrait à Jésus de justifier son autorité. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est le discréditer. C'est gentil, merci. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est discréditer Jésus. Ils cherchent à le piéger, en l'obligeant à donner des preuves quant à sa légitimité. Et pourquoi? Pour tout ça dans l'espoir de le faire condamner pour profanation du temple, ou outrage à la péromène, ou appel au soulèvement, ou tout autre motif quelconque d'arrestation. En fait, on pourrait se poser la question, est-ce que c'était seulement l'épisode des vendeurs chassés du temple qui a provoqué cette question-là, que les autorités religieuses ont posée à Jésus? Est-ce que c'était vraiment le seul motif? Ou bien cette question-là résulte-t-elle de l'ensemble du ministère de Jésus depuis son début? Parce qu'on sait que ce ministère-là était scruté de près par les scribes tantôt, par les pharisiens, et surtout c'était surveillé à distance par les autorités religieuses basées à Jérusalem. On le sait, cette aristocratie religieuse qui entendait régir toute la vie religieuse d'Israël. En fait, toute cette animosité de la part des autorités religieuses, à l'égard de Jésus, ça remonte à très loin. Pas juste à l'épisode des vendeurs chassés du temple. On le sait, Jésus prêche un enseignement qui est nouveau. Il affirme sa légitimité en tant que fils de l'homme pour pardonner les péchés. On le voit dans Marc 2.10. Il affirme son autorité pour guérir les infirmités et les maladies. Et tout ça, bien sûr, était venu passablement perturber les autorités religieuses. Et tout ça, en plus, était venu s'enchaîner avec la prédication de Jean-Baptiste au sujet de Jésus. Ainsi, dans la question qui est posée dans Marc 11, 28, c'est tout l'agir de Jésus qui est remis en cause par les autorités du Temple. C'est l'autorité de Jésus, mais c'est l'ensemble du ministère de Jésus qui est attaqué. En fait, l'occasion devait être saisie pour avoir un chef d'accusation irréfutable lors du futur procès qui serait organisé contre Jésus. Et bien que la décision était déjà prise d'organiser ce procès, il fallait trouver un motif plausible. Et les autorités religieuses pensaient trouver un motif en or en posant cette question-là à Jésus. En fait, ce qu'on remarque, c'est que ces hommes-là, en posant cette question sur l'origine de l'autorité de Jésus, font preuve d'aucune sincérité. Leur attitude est surtout motivée par une sorte de jalousie face à la légitimité manifestée par Jésus en tant que Messie. Une légitimité qui est attestée par les actes extraordinaires que Jésus a faits, les miracles qu'il a accomplis tout au long de son ministère. Ces autorités-là ne supportaient pas l'idée de que Jésus détienne un pouvoir supérieur au leur. On est vraiment dans une logique de pouvoir ici. Un pouvoir indépendant et supérieur au leur. Donc, leur question n'était vraiment pas animée par une véritable recherche, une recherche authentique de la vérité. Non, ce n'est pas du tout ça qui les motive. C'est vraiment la crainte de perdre leur influence. S'ils étaient acculés par la force des choses à reconnaître Jésus comme le Messie véritable, On va le voir plus tard, ils craignent la foule. Et ils craignent surtout que la foule leur impose de reconnaître un jour Jésus comme étant le Messie tant attendu. Ça, ils craignent ça par-dessus tout. Et on peut faire un parallèle avec aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore malheureusement, certains refusent de reconnaître l'autorité de Jésus dans leur vie. Ils acceptent Jésus peut-être en tant qu'enseignant ou modèle moral, mais ils rejettent l'idée d'un Seigneur qui a tout pouvoir et qui dirige leur vie. Ils veulent bien un Jésus comme guide spirituel, mais non un Seigneur qui commande leur existence. Pourtant, si on ne se soumet pas à l'autorité de Jésus, on ne peut pas hériter du salut. C'est le premier commandement, c'est de croire en sa parole, donc en son autorité. Continuons. Ici, je vais faire une blague. Jésus, ici, est juif et il va agir en juif avec un gros cliché de juif. À une question, il va répondre par une autre question. Non, je sais, oubliez le cliché, là. En fait, plutôt que de répondre directement aux chefs religieux, Jésus va retourner la question en demandant aux autorités religieuses de se prononcer sur l'origine du baptême de Jean. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Ça, c'est la question que Jésus pose en retour aux scribes et aux principaux sacrificateurs dans 11.30. Je vais juste m'arrêter sur le terme « ciel » ici. C'est souvent utilisé par les Juifs, c'est un, un terme de substitution qui est utilisé par les Juifs pour désigner Dieu, afin d'éviter une utilisation incorrecte du nom de Dieu. On voit ça dans Exode 27. Donc, en posant cette question-là, Jésus suggérait que son autorité, à l'instar de celle du baptême de Jean, provenait de Dieu, donc du ciel, ou du ciel, donc de Dieu. En fait, en amenant l'attention sur le baptême de Jean-Jésus, effectue une manœuvre qu'on pourrait qualifier d'astucieuse. Tout ça dans le but d'exposer la véritable nature des autorités religieuses qui lui font face et ainsi mettre en évidence leur hypocrisie. Parce que les gens en face de lui sont des hypocrites, des gens qui n'ont pas de sincérité dans leurs questions. Et en posant cette question-là sur l'origine du baptême de Jean, Jésus les met face à un dilemme. Qu'est-ce qu'un dilemme? C'est un choix difficile à faire entre deux choix, entre deux options qui sont ni l'une ni l'autre intéressantes. Donc, si les autorités religieuses affirment que le baptême de Jean vient du ciel, ils doivent reconnaître l'autorité de Jean et par conséquent celle de Jésus, puisque Jean a annoncé l'arrivée de Jésus. Et s'ils disent que le baptême de Jean vient des hommes, ils risquent de perdre la faveur du peuple, parce que le peuple tient Jean comme étant un prophète véritable. Un prophète. Donc, le rapport entre la question de Jésus et celle qui est posée par les pharisiens, c'est un rapport qui est direct. Et le choix que Jésus fait de, de poser le sujet sur la personne de Jean, le sujet de sa question, c'est intrinsèquement lié à lui-même Jésus. Puisque les actions de Jésus et son enseignement, depuis les rives du Jourdain jusqu'à Jérusalem, c'est lié à Jean. Ça s'inscrit dans la continuité de la prédication de Jean. Mais on aurait tort de croire que Jésus s'est seulement installé dans un dialogue fermé hein, avec les chefs religieux. En, en ramenant l'attention sur le baptême de Jean, Jésus y ouvre en même temps une piste de réflexion pour celui qui veut bien l'écouter. Il donne même un bout de réponse, Jésus. Dans sa question, il donne déjà une réponse. Parce qu'il évoque le baptême de Jean spécifiquement. Jésus nous ramène au commencement avec Jean-Baptiste. Il nous ramène aux rives de l'Évangile, au bord du Jourdain. En soulignant le baptême de Jean-Jésus, il met l'accent sur le repentir, prêché par ce même Jean. Et surtout, Jean-Baptiste est étroitement lié à la mission de Jésus. Il a préparé le peuple à la venue du Messie. Il a témoigné publiquement que Jésus était celui qui devait venir. Ainsi, reconnaître... L'autorité de Jean revient implicitement à reconnaître celle de Jésus. Jésus attache sa personne à celle de Jean, donc son, son autorité à celle de Jean en même temps. Mais les scribes et les, euh, les, euh, les principaux sacrificateurs qui viennent voir Jésus dans le temple n'ont manifestement pas été baptisés par Jean. Et ils n'ont pas reçu, eux, le baptême de repentance. Ce ne sont pas des disciples de Jean, c'était déjà des ennemis de Jean. Mais s'ils avaient su tirer tous les fils qui sont donnés par Jésus, ils auraient peut-être dévoilé une part importante du mystère du salut ici. C'est-à-dire que l'autorité de Jésus, si elle vient bien du ciel, elle est destinée forcément aux hommes, aux êtres humains. Mais voilà, la peur les stoppe, et la peur stoppe le dialogue. Parce que les adversaires de Jésus se ferment et s'enferment dans la peur qui les prend à leur propre piège. En fait, on pourrait dire, comme il est vrai, la sagesse biblique ici, hein, comme dit les proverbes, la peur tend un piège à l'homme, mais qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Parce que les sacrificateurs et les scribes qui interrogent Jésus sont confrontés Ils savent que Jean est largement accepté comme prophète par le peuple. Et à cause de ça, ils sont paralysés par leur, peuple, leur peur du peuple. Ils sont incapables de répondre sans compromettre leur propre autorité ou sans provoquer le mécontentement public. C'est dans cet état d'esprit là que se trouvent les principaux sacrificateurs et les scribes. Qui sont, qui, qui sont pris avec la question que Jésus leur a posée. Mais en posant cette question-là, Jésus, bien sûr, sait où il s'en va. Hein? Il expose publiquement leur hypocrisie et surtout leur peur de la réaction du peuple. Dans 11.33, « Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Donc c'est un aveu d'ignorance. Ils choisissent de se réfugier dans le silence, de dire « on ne sait pas ». Et cet aveu d'ignorance-là, c'est probablement le seul aveu de vérité, la seule parole de vérité qui a émané de leurs lèvres dans tout cet échange-là avec Jésus. Eux, les détenteurs de l'autorité officielle du temple, légitimés par tous, ils ne savent pas. Ce sont des docteurs d'Israël et ils ne savent pas, sont incapables de prendre position vis-à-vis -vis de Jean le Baptiste, le prophète, et ils ne savent surtout pas qui est Jésus. Bien sûr, Jésus choisit de ne rien leur dire en retour. Parce que Jésus il a déjà fait beaucoup à date. Il y a tout un ministère derrière lui. Et surtout bientôt, sa mort et sa résurrection à Jésus vont le révéler comme le sauveur universel. Donc, l'autorité de Jésus n'est pas issue d'un ciel qui est inaccessible, ni de la mondanité des hommes, mais ça provient d'un divin père. Et le silence de Jésus, dans ce contexte-là, est lourd de signification. Peut-être interprété comme, comme une démonstration de sa sagesse, c'est vrai, ou de son discernement face à l'hypocrisie des chefs religieux, c'est encore vrai. Mais son silence peut également être vu comme une forme de jugement implicite. Jésus révèle le manque de sincérité et l'incapacité des autorités religieuses de répondre, de reconnaître la véritable autorité divine qui est la sienne. Parce que cette option-là, ils auraient pu la choisir, les autorités religieuses. Ils auraient pu choisir de reconnaître Jésus. Ils auraient pu se repentir. Rien ne les empêchait. Jésus leur ouvrait toute la porte pour le faire. Et ils ne l'ont pas fait. Finalement, toute cette confrontation, là, totalement maîtrisée par Jésus, ça a mis en lumière quelque chose. Ça a mis en lumière le manque de sincérité des religieux face à la vérité incarnée par Jésus. Elle a surtout exposé leur refus de reconnaître le véritable messager de Dieu, qui est Jean-Baptiste, Et surtout, le mandat divin qui a été confié à Jésus, puisque Jésus est lui-même Dieu. Jésus est l'agneau authentifié par Jean. Et tout ça, ils refusent de le reconnaître parce qu'ils sont pris dans leur attachement à leur propre pouvoir ou à leur résistance au changement. Et accepter à la fois l'autorité de Jean et celle de Jésus, bien sûr, ça aurait signifié admettre leur propre manquement spirituel en face de tout le peuple. Ça aurait aussi révélé leur besoin à eux de repentance. Eux, les docteurs tout-puissants qui sont au-dessus de tout, ah, eux aussi auraient besoin de repentance. Non, ils n'étaient pas prêts à faire ce pas-là. C'était une démarche qu'ils n'étaient pas prêts à entreprendre. Et tout ça, ça nous rappelle que la foi, ce n'est pas juste une question intellectuelle. C'est aussi une question de cœur. Aujourd'hui, beaucoup savent que Jésus est Seigneur, mais ils refusent de se soumettre à lui. Parce que ça, ça exige une remise en question profonde dans leur vie. Et tout comme les autorités religieuses qui ont refusé de faire le pas, eux aussi refusent de faire ce pas-là. <coughs> Donc, cette déroute-là, on peut appeler ça une déroute, hein, cette déroute-là qui suit les religieux en face de Jésus, c'est ce qu'on appelle le serpent qui se mord la queue ou bien tel esprit qu'il croyait prendre. Ceux qui pensaient fermer la bouche à Jésus auraient mieux fait de la fermer. Mais cela dit, Jésus, ce n'est pas Quelqu'un qui se ferme au dialogue. On a l'impression ici que Jésus répond du tac au tac et ferme la bouche des pharisiens. Oui, il le fait d'un certain côté, mais dans tout ça, il ne faut pas non plus oublier que la démarche de Jésus, c'est celle du dialogue. Du moins, jusqu'au verset 33, Jésus est dans une démarche de dialogue. Jusqu'à ce que Jésus refuse de leur répondre. Il est en train quand même de parler aux autorités religieuses. Il est dans une démarche de dialogue. Jésus offre à ses adversaires la possibilité de le reconnaître, de le reconnaître librement. Ses adversaires ont entendu sa parole. Ses adversaires ont entendu parler de lui. Ses adversaires ont pour certains d'entre eux été même témoins des actions extraordinaires que Jésus a posées. Mais ce n'est qu'au moment où les chefs religieux vont décider de se taire que Jésus, à son tour, va se faire silencieux et va les abandonner à, son en, à leur endurcissement. On pourrait bien sûr se demander ce que ça leur aurait coûté, hein, à part le, leur prestige, de reconnaître que l'autorité de, de, de Jésus venait du ciel. Parce que le salut, il leur était à faire à eux aussi. Il est offert à tous les hommes. Il est offert aux plus petits jusqu'au souverain sacrificateur. Et c'est aussi pour eux que le Père a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils pour eux aussi, grand prêtre et gardien de la vigne du Seigneur qu'est Israël. Mais au lieu de faire le pas de la repentance, ils ont rejeté Jésus. Et en retour, Jésus les a rejetés par son silence. Parce que Jésus est Dieu et connaissait parfaitement la nature de leurs intentions envers lui. Mais tout ça ne doit pas faire oublier que Jésus est accessible à tous ceux qui le cherchent sincèrement. Ça, c'est une caractéristique de Jésus. Il reste fermé aux hypocrites et aux cœurs endurcis, mais il est accessible à tous ceux qui le cherchent sincèrement. Et Jésus se révèle à ceux qui le cherchent avec un cœur authentique. Dans l'Évangile, Jésus accueille toujours ceux qui viennent à lui avec foi et humilité. Prenons l'exemple de l'aveugle Bartimée, qui crie à Jésus et qui reçoit la guérison parce qu'il a cru. On peut aussi mentionner le jeune homme riche dans Marc 10, 17 à 22, Zachée, la femme cananéenne, Nicodème, le brigand repentant sur la croix, et tant d'autres. Mais Jésus se ferme à ceux qu'il rejette par incrédulité et par orgueil. Dans Matthieu 13, versets 11 à 15, Jésus explique que ceux qui refusent de voir et d'entendre sont laissés dans leur aveuglement spirituel. Jésus va parler en parabole même pour révéler la vérité à ceux qui ont un cœur ouvert, mais elle reste cachée pour ceux qui la rejettent. En fait, ce n'est pas Jésus qui se ferme de lui-même, en aucun cas. C'est le rejet volontaire de son autorité qui prive certains. De l'accès à la vérité. Ceux qui s'endurcissent contre lui restent dans l'obscurité, tandis que ceux qui le cherchent avec sincérité trouvent la lumière du salut. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour être sauvé, il faut reconnaître l'autorité de Jésus. C'est un préalable au salut. Et je dis bien, préalable, le salut ne vient pas en deuxième, en, en premier. C'est vraiment reconnaître l'autorité de Jésus d'abord qui permet ensuite de recevoir le salut. Parce que sans cette reconnaissance-là, c'est impossible de recevoir, de répondre à l'appel du Seigneur. Et l'appel du Seigneur, c'est croyez en moi. Le salut permet ensuite d'entrer dans le royaume et de recevoir la vie éternelle. Jésus, c'est le seul chemin vers Dieu. Dans Jean 14, 6, Jésus déclare « Je suis le chemin la vérité, la vie. » Juste là. « Nul ne vient au Père que par moi. » Cela signifie que Que, que le salut ne peut, être en, euh, ne peut pas être trouvé en dehors de lui. Reconnaître son autorité, c'est accepter qu'il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Ensuite, le salut repose sur la soumission à Jésus comme Seigneur. Dans Romains 19, Paul écrit, Jésus, ou Dieu par la bouche de Paul plutôt, écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ici, si confesser Jésus comme Seigneur, ça signifie reconnaître son autorité divine sur notre vie. Et sans, sans cette soumission, la foi est incomplète et la foi ne sert pas à grand-chose, elle est stérile. On peut la qualifier de « stérile ». Donc, celui qui est placé devant Jésus, celui qui est confronté à Jésus, cette confrontation-là exige une réponse. Chacun doit se positionner par rapport à sa parole et par rapport à son autorité. Et cette confrontation-là, les chefs religieux l'ont vécue face à Jésus. Ils auraient pu accepter son autorité. Mais au lieu d'accepter son autorité, ils l'ont questionné avec défiance. Mais ce qu'ont vécu les autorités religieuses, chaque être humain le vit. Chaque être humain est confronté à cette même question. « Qui est Jésus pour moi? » Et le salut dépend de la réponse. « Celui qui reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur reçoit la vie éternelle. » Ce principe-là est illustré dans Marc 12, 28 à 34 passage où un scribe, encore une fois, il fait partie de la caste, de la même caste religieuse que ceux qui interrogent Jésus dans Marc 11. Donc, un scribe interroge Jésus sur le plus grand commandement. Et Jésus répond en citant le, le schéma Israël, le, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Et en ajoutant, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le scribe va reconnaître la sagesse de cette réponse. Et Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Tout ça, ça montre que le scribe avait une compréhension juste, mais il lui restait encore à franchir un pas, le pas de la foi en Jésus pour entrer pleinement dans le royaume. Et encore une fois, quest ce qu'on remarque, c'est que Jésus dialogue avec cette personne-là. Il ne se ferme pas du tout à lui. Aussi, on comprend que reconnaître l'autorité de Jésus, ce n'est pas une simple option, c'est une condition essentielle pour le salut. Et pour être sauvé, il faut reconnaître l'autorité de Jésus. Je le répète. Sans cette reconnaissance-là, l'accès au salut devient impossible. Encore une fois, de nos jours, comme beaucoup, comme les chefs religieux de l'époque de Jésus, qui, ont pas reconnu, qui ne l'ont pas reconnu comme l'envoyé du Père, beaucoup de nos jours, bien sûr, résistent encore à cette vérité. On pourrait dire de plus en plus même. Donc, pour être sauvé, il faut reconnaître l'autorité de Jésus. Mais le refus mène à la perdition. Revenons à Marc 11, 27 à 33. « Les chefs religieux refusent de reconnaître l'autorité, que l'autorité de Jésus vient de Dieu. » Je pense que ça, c'est un fait établi, on l'a vu. Et ce refus-là a des conséquences dans leur propre vie. Ça les conduit à leur propre perte. Les conséquences de ce rejet-là sont grandes et les autorités religieuses ne le mesurent peut-être pas immédiatement. Et ces conséquences-là spirituelles, bien sûr, les conséquences spirituelles de rejeter Jésus, de rejeter son autorité, elles ne sont bien sûr pas exclusives aux pharisiens, mais elles ne sont pas exclusives aux principaux sacrificateurs qui ont vécu du temps de Jésus. Elles touchent toute personne qui rejette la parole de Dieu et, au premier chef, l'autorité du Fils de Dieu. Comme première conséquence, on peut voir l'aveuglement spirituel. En refusant l'autorité de Christ, ils sont enfermés dans leur propre raisonnement et ils perdent l'opportunité de recevoir la vérité qui mène au salut. Donc, l'aveuglement spirituel. Plus grave encore, l'exclusion du royaume de Dieu. Jésus a déjà enseigné que ceux qui refusent d'accueillir son message ne peuvent entrer dans le royaume, dans son royaume. Ça, c'est dit à plusieurs endroits dans les évangiles. Rejeter son autorité, c'est rejeter le salut qu'il offre. Et encore plus grave, conséquence ultime, c'est le jugement de Dieu. Dans d'autres passages des évangiles, Jésus avertit que ceux qui refusent de croire en lui feront face au jugement dernier. Jean 12, 48. Ce rejet n'est pas sans conséquence. Ça entraîne une séparation éternelle avec Dieu. Donc, le salut dépend directement de la reconnaissance de Jésus et de la soumission à son autorité. Mais en revanche, celui qui refuse de reconnaître cette autorité-là se condamne lui-même. Ce n'est pas Dieu qui le condamne, c'est lui-même qui se condamne. Car sans lui, personne ne peut accéder au Père. Sans Jésus, impossible d'accéder au Père. Mais accepter son autorité, c'est entrer dans la vie éternelle. Le rejeter, c'est s'engager sur le chemin de la perdition. Donc, en somme, l'enseignement qui est tiré des versets 27 à 33 du chapitre 11 de l'Évangile de Marc, c'est très clair. Cet enseignement-là soulève la question de la repentance et de l'autorité de Jésus. Face à Jésus, chaque personne doit répondre à une question essentielle. Qui est-il et d'où vient son autorité? C'est évident, bien sûr, que toute la parole de Dieu et toute la doctrine qui est tirée de la parole de Dieu nous incite à reconnaître que son autorité provient de Dieu seul, parce que Jésus est à la fois Seigneur et Sauveur dans cet ordre. Et il est roi aussi. Donc, sa parole et son œuvre témoignent de son autorité divine. Ça, c'est le témoignage de Dieu à son égard, c'est le témoignage de Jésus lui-même à son égard, et c'est le témoignage de la parole de Dieu à son égard. La soumission, c'est véritablement le premier pas vers la foi véritable. Parce que sans cette soumission-là, il est impossible de recevoir le pardon, donc de recevoir la grâce et la vie éternelle. Nous sommes tous pécheurs. Je suis pécheur, vous êtes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs sans exception. Et chacun d'entre nous, par nos péchés, on a crucifié Jésus. Sans exception. Cependant, dans sa grâce, Christ nous a offert son salut. Il l'a offert à toute l'humanité, à condition que l'on reconnaisse son autorité dans notre vie. Et ce salut est gratuit. C'est uniquement par la foi que nous l'obtenons. Donc, vous qui m'écoutez aujourd'hui, où en êtes-vous? Acceptez-vous pleinement l'autorité de Christ dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à vous soumettre à sa volonté? Si ce n'est pas encore le cas, bien sûr, ne retardez pas votre réponse. Parce que le salut est en Christ et en lui seul. Et tant que vous vivez, il y a de l'espoir pour vous parce que le salut de Christ est offert tant que vous êtes sur cette terre et tant qu'il n'est pas revenu. Mais si vous résistez encore, il faut que vous sachiez qu'un jour le jugement va tomber sur ceux qui vont avoir rejeté l'autorité de Christ, ceux qui vont avoir rejeté par conséquent son salut. Et la parole de Dieu nous affirme qu'au jour du jugement, Jésus va rejeter tous ceux qui l'ont rejeté. Et il va leur dire, « Retirez-vous de moi, maudit Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc, si vous entendez cet appel, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur en refusant de vous soumettre à l'autorité de Christ, qui est plus grande que tout. Et en fin de compte, là, ne pas répondre ou répondre négativement à l'appel de Christ, ça revient au même. Vous rejetez Jésus. Dans un cas comme dans l'autre, vous le rejetez. Passif, c'est une action. Et si vous rejetez Jésus, ça va vous entraîner les conséquences que je vous ai données un peu plus tôt. Donc, votre perte, si vous persistez dans cette attitude. Mais la question de la soumission à l'autorité de Christ ne se limite pas qu'à une reconnaissance intellectuelle de sa Seigneurie. Ça implique aussi une obéissance concrète à ses commandements. Et ça, ici, c'est pour ceux qui sont déjà sauvés. Ça signifie aussi que la soumission authentique à Christ, ça implique de mettre sa vie, de, de mettre en pratique sa parole. Et non seulement de le confesser verbalement, ça implique d'obéir à ses commandements. L'obéissance ne devrait pas être perçue comme un fardeau par le croyant, mais plutôt comme une conséquence naturelle de l'amour et de la foi en Christ. Et si je paraphrase quelques passages, ça devrait être une réponse d'amour et de reconnaissance pour le salut reçu. Et vivre, reconnaître l'autorité, vivre en reconnaissant l'autorité de Christ, c'est vivre selon sa volonté et non la nôtre. Comme il est écrit dans sa parole, puis là ici je cite Jean 14, 15, ⁇ Si vous m'aimez, gardez mes commandements, parce que c'est ainsi que se manifeste la véritable foi. Amen.